بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي Kouwani, akhawati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Engagement de paix, de miséricorde et de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam. Et c'est aussi une invocation pour vous et pour nous tous, c'est cette salutation islamique. Et ceux qui viennent écouter méchamment, on va dire, l'écoute méchante, je viens juste avec une, des a priori méchants et je me lance dans les attaques frontales insignifiantes en pensant que je suis malin en plus c'est ça c'est ça qui est extraordinaire il y a des gens ce là, qui pensent que eux ils sont très très très malins très rusés très intelligents et leur frère qui leur parle il est né de la dernière pluie il ne comprend pas les gros gros complots du monde mais le problème on l'a résolu depuis un moment le complot est là c'est pas le problème <rire> depuis Adam jusqu'à la fin des temps il y, y a toujours eu un un complot entre les forces du mal et les forces du bien c'est pas ça le problème Mais voir le complot partout, tu finiras par croire que toi-même tu es un complot. D'accord, Bismillah, on, on se lance. Donc J'ai reçu une, un, pas mal d'attaques encore. Je suis apparemment le fils de Chalgoumi, ou je suis pire que Chalgoumi. Euh, j'ai été payé par Sarkozy, la France me paye. Pour dire ce que je pense et ce que j'ai pensé de cette mascarade de la tuerie de Toulouse. Je vais vous lire un message d'un frère qu'aura le bénisse, notre frère Mike, qui dit quoi Il dit les médias ne vont pas changer de ligne de mire rien que pour faire plaisir. Rien que pour faire plaisir à des musulmans, à des musulmans frustrés de leur non-agir. Les médias manipulent le peuple. Cela est vrai. Mais dans toute machination se cache une part de réalité. Combien de fois dans le tram ai-je le droit à des pseudo-blédards qui jurent sur leur mère, virgule, sur la Mecque et sur le Coran, pour des histoires même pas dignes de gaminerie. Nous devons nous prendre en main et ne plus se sentir fiers d'être musulmans juste pour pleurer les morts de Raza. Marre de cette lâcheté. Après, vous pleurez parce que certains critiquent les musulmans et l'islam. Avez-vous une fois pensé que l'on vit en France et que vos gamineries se voient par les Français. Alhamdulillah, les Français sont très respectueux et ont accueilli les étrangers. Alors pourquoi certains idiots, dégénérés, crachent sur la France pour idolâtrer leur nation qui n'en a rien, n'affiche de leur sort Il voulait dire autre chose. On va dire qu'ils se fichent royalement de leur sort. L'islam est complet, c'est en soi une façon de vivre. Mais si vous voulez vous cacher derrière une religion pour cacher vos actes satanistes, il va bien falloir vous combattre. En plus, ce qui est très ironique, c'est que vous prétendez combattre le sionisme, entre parenthèses, qui se sert du judaïsme pour distiller ses idéaux sataniques alors que vous utilisez vous-même la religion comme une sorte de couverture pour mieux disséminer vos poisons. Que l'on soit clair, les petits cons pseudo-salafis qui injurent le peuple français, entre parenthèses, c'est si simple de viser bas, n'ont rien à faire ici, qu'ils aillent en Palestine s'ils sont à la mesure de leur discussion de comptoir. Je suis d'accord avec le fond, avec 99% de la forme, mais je ne suis pas très d'accord avec les insultes. Les insultes un peu dures, directes comme ça, je ne suis pas très d'accord. Donc, 99% du message, il est excellent. Donc, voyons le fond et oublions un peu le, les petites fins de conneries ou de, de, de con. D'accord Ça, c'est pas bien. Donc... Il a résumé, il a excellemment bien résumé la problématique. Naam, il y a des morts à Razza. Naam, la umma souffre. Est-ce qu'il faut être un polytechnicien pour le voir? Est-ce qu'il faut être un petit, euh, un petit, petit pseudo derrière son ordinateur pour le dire et pour cracher et lui dire? On le sait ça. Maintenant, qu'est-ce que tu fais toi pour le changer? Est-ce que dire que tuer, ce n'est pas bien, diler, ce n'est pas bien, traîner dans les banlieues, ce n'est pas bien, gaspiller sa vie, ce n'est pas bien, vivre dans la marge, ce n'est pas bien, cracher sur son pays, ce n'est pas bien, siffler la Marseillaise, ce n'est pas bien, alors en plus ils ne connaissent même pas l'hymne national de leur pays d'origine. Est-ce que dire tout ça, qui n'est pas bien, C'est cautionner ce qui se passe en Palestine. Jamais. Ça, c'est des raccourcis malheureux. Mais vraiment malheureux. Nous mourons tous les jours quand on voit ça. Nos cœurs meurent quand on voit ce qui se passe en Palestine. Et nos, pleurs, nos cœurs pleurent encore plus quand on sait que c'est les pays arabes qui sont utilisés dans cette tuerie, dans ce massacre de Palestiniens. Ce sont d'abord les pays arabes, les dirigeants des pays arabes qui sont utilisés les, par les forces sataniques pour frapper le frère palestinien. Qu'est-ce que les pays arabes et musulmans ont fait pour la Palestine Mais étudier l'histoire, dire compto, complot à longueur de journée, dire les médias à longueur de journée, mais je suis promis depuis plus de 18 ans, avant même que je prenne la parole sur le, le monde virtuel, qui disait, vous êtes, je disais aux, aux, chrétiens, aux catholiques, vous êtes catholiques, pas cathodiques. Vous êtes catholiques et pas cathodiques. La, je parlais de la cathode. Donc, la manipulation, la machination, les, ils sont des as dans les médias. Mais pas tous les médias, il y a une part de vérité dans ce qui s'est passé. La question, est-ce que c'est le complot qui a tué des gens? N'oubliez pas, nous faisons la ta'wah dans un pays où nous sommes minoritaires. Voulez-vous qu'on sorte dire comme ce qui se dit dans des familles musulmanes aujourd'hui? En, en off. Vous savez ce qu'ils disent aujourd'hui les familles musulmanes En off, c'est qu'ils l'ont bien mérité les juifs. Les quatre qui ont été massacrés, ils l'ont bien mérité. Sahafirum. Les trois ou quatre traîtres là, militaires, ils l'ont bien mérité. Qu'ils partent en enfer tous. Mais c'est malheureux. Bah, on dit ça, on applaudit ça, et on arrête, c'est bon. Mais c'est vous, les musulmans, vous allez payer encore et encore si personne n'a rien fait. Si on ne prend pas le risque, les amis, d'expliquer, on doit être juste. Allah lui dit une seule âme, toi tu veux dire autre chose. Qui a eu mille morts, 3000 morts, 5000 morts, des dizaines de milliers de morts, on va dire, depuis les années 48, l'année 48, des dizaines, des dizaines de milliers de morts, nahm. on condamne chaque mort, naam, mais s'il y a un, un mort qui meurt, qui meurt dans un pays où, où nous, nous, on vit son contexte, les amis, nous, nous vivons le contexte de ce pays ici, et on doit prendre en compte le français moyen, comment il voit, comment il réfléchit, et on doit nous dire, si une, un seul français moyen Un seul juif moyen, un seul chrétien moyen, un seul néo-nazi moyen, regarde, je le rappelle, il se dit, au oh moins, ce frère est juste, mais moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais n'oubliez pas, vous vivez dans un contexte. Le français moyen, en tant que sa Marseillaise est siplée, comment tu veux qu'il soit Mais nous avons mis en garde depuis plus de 18 ans, personnellement, ça fait plus de 18 ans que je, je mets en garde dans les mosquées, partout où j'étais. De ça, de cette haine viscérale qui se développe chez tout le monde. Vous savez, ce sont les mêmes mécanismes qui font que vos frères chiites ou vos frères sunnites sont massacrés tous les jours en Irak aujourd'hui. Ce n'est plus les États-Unis qui tuent là-bas, ne l'oubliez pas, arrêtez de vous mentir à vous-même. Les États-Unis sont l'origine et la conséquence de quelques malheurs en Irak, de beaucoup de malheurs en Irak. Non, on l'a dit, on le redit. Et les États-Unis ont payé, et elle va continuer à payer malheureusement. Mais ce sont les mêmes mécanismes de haine viscérale de l'autre qui font qu'aujourd'hui les musulmans s'entretuent là-bas. Ce sont les mêmes mécanismes qui font que des musulmans tuent des chrétiens en Nigeria et des Nigérians, des Nigérians chrétiens tuent des musulmans. Alors ce sont les mêmes citoyens, des voisins qui vivent ensemble depuis des, des, des milliers d'années peut-être, des centaines d'années qui s'entretuent aujourd'hui à cause de quelques idées, quelques mécanismes sombre. C'est de ça où, où je voudrais vous mettre en garde, les amis. Mais ne pas me, me faire dire ce que je ne dis pas. On souffre à l'intérieur, naam. Mais souffrir et, et dire complot, complot, complot, est-ce que c'est suffi est suffi Est -ce est suffisant Relisez, écoutez le message du frère. Naam, aujourd'hui, beaucoup de monde, beaucoup de nos frères, pensent qu'on disait, c'est frère ?» Eh, hey, est frappé. mi après. Gezer est frappé. Oui, mi après. As-tu lu la du jihad As-tu As lu la du jihad Qui doit faire des choses aujourd'hui à Gaza A qui le jihad est demandé à Gaza À toi Pour le moment, c'est à toi. Regarde les priorités du jihad. Est-ce que le contexte aujourd'hui. à une action des Gazaouis contre l'injustice qu'ils subissent. Parce que chez d'autres, en France, on va, on va appeler quelqu'un qui fait la même chose que les Gazaouis, on va l'appeler résistant. Il défend sa famille, il défend sa patrie, il défend sa maison, et il est attaqué de partout. On va l'appeler, si c'était en France ou en Europe, on va l'appeler résistant. Là-bas, on peu autre chose, ça c'est l'injustice. Ça c'est l'injustice. Et nous, on doit être juste. Donc, quand la France ne se soucie pas des Palestiniens, ce n'est pas son problème à elle. C'est son problème à toi. C'est le problème des pays musulmans, d'abord. Mais à nous aussi d'avoir la justice, de dire que si quelqu'un tue des gens en France, il, serait, il, aurait, il aurait pu te tuer toi, mon ami. Ce monsieur n'aurait pu te tuer toi. Et si lui ne t'a pas tué toi, un autre niveau. Néonazie va te tuer, toi, on va tuer une de tes soeurs, on va violer une de tes, une de tes soeurs, on va tuer un de tes frères, on va brûler une mosquée, on va profaner une tombe. Parce que ce sont les mêmes mécanismes sectaires, sataniques, mauvais, qui font développer ce type d'idées et d'idéologies. Sinon, on essaie de combattre Ils agronisent, moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Que toi, tu viennes cracher ton venin, on disait un seul qu'ils te paye, tu as menti. Personne ne me paye, Alhamdoulilah. Et Wallahi, Wallahi, j'ai toujours été indifférent à toute chose. Moi, je prends le risque, Habibi. Et je sais que je balaye devant tout le monde. Et je balaye pas mal de monde. Et ce n'est pas aujourd'hui que je me suis réveillé. Moi, je me répète, ça fait 500 vidéos que j'ai fait, Alhamdoulilah, sur Internet. Et ça fait des, des cours et des cours que je donne pas mal dans la mosquée. Aujourd'hui, la même chose, les amis. On va devoir nous réveiller. Et on va devoir être juste. Et on va devoir combattre toute chose qui fait et qui est l'origine de la haine, de la violence. On ne parle pas de djihad. Mais étudie, on ne parle pas de djihad ici. Là, c'est un crime. On parle de crime que tout le monde a vu et qui a monopolisé tout le monde. Et c'est le rôle des médias. Et ils gagnent de l'argent sur ça. Mais est-ce que c'est le complot qui a fait ça Est-ce que c'est les médias qui ont fait ça Non, là il y a eu sept personnes qui ont été tuées. Quatre, parce qu'ils sont juifs. Et, et trois, ou quatre, ou trois, et alors un autre Belgique parce qu'ils sont musulmans traîtres. Parce qu'ils sont considérés musulmans traîtres. Est-ce que tu veux que je dise, moi, qu'un bleu et, et C'est moi le premier de conseiller à mes frères de lire, d'apprendre. De savoir qu'il y a des enjeux énormes. Et que le complot il est là depuis l'ordre de l'islam, l'ordre de l'humanité. Depuis Adam, le complot a commencé. Dire que comme le complot, il ne peut rien dire, c'est le réconfort, c'est le confort, c'est trop confortable, qui le réconforte dans nos lâchetés. Je te demande, tu es musulman, tu dois être juste. Allah, tu dis dans le Coran, une seule âme, celui qui tue une seule âme, c'est comme s'il a tué toute l'humanité. Allah le dit. Donc là, il y a des âmes qui ont été tuées et d'autres qui vont être tuées à l'avenir. Sinon, on ne fait rien. On va devoir juste au moins essayer. On aura le mérite d'avoir essayé. D'accord Donc, je suis habitué à vos venins, à vos crachats, mais je vous dis, ok, et après le complot, qu'est-ce qu'on fait La majorité de ceux qui viennent aujourd'hui cracher n'ont pas 25 ans. As-tu connu l'époque de, de Khaled Kilqal et qui a précédé ces époque. Ça fait plus de 20 ans que j'observe les médias et que je vois les, les complots, les vrais complots. C'est l'utilisation de ce que des jeunes complètement désœuvrés et dépossonnés font. C'est l'utilisation de ce qu'ils font hein, et de ce qui se passe dans quelques banlieues et de ce qui se passe dans quelques mosquées. C'est l'utilisation qui est le vrai complot. Mais le fait est là. Les faits sont là. Mon ami, le train qui a explosé à Saint-Michel, je l'ai loupé d'une minute, j'aurais dû le prendre moi personnellement. Le train qui a explosé, à Saint-Michel, Khalid Khalid dira un jour, j'ai tué Abu Omar je suis fier. Et là, il s'est mis dans le train, et c'est moi qui ai été l'origine de l'explosion, ou celui qui a été l'origine, c'est pas Khalid Khalid d'autres. Est-ce qu'il est qu pourrait être fier de dire, c'est moi qui ai tué Mais ce n'est pas le but, ça. Ce n'est pas le propos, les amis. C'est tuer. Aujourd'hui, tuer les actes criminels, la violence est détestable et on doit la combattre et on doit prendre en compte notre contexte à nous. Notre contexte, nous sommes une minorité en France. Non, les musulmans n'ont non, rien fait, on le sait. Mais vous voulez qu'on dise les musulmans n'ont rien fait et on applaudisse là parce qu'on sait que le, le vrai complot, c'est l'utilisation du fait. Pendant des années et des années, observez, il n'y a pas une émission française que je n'ai pas observée. Et j'ai bien vu, Alhamdulillah, par la grâce de ta'ala, comment ils font. Mais c'est leur rôle. Hezbo Shaytan, c'est son rôle. Mais dire complot, complot, complot, même sur le fait lui-même, là, c'est dépasser l'entendement. C'est dépasser l'entendement. Si pour les pays musulmans, une âme d'un musulman ne vaut rien, sachez que pour les pays qui ont protégé les sionistes depuis leur lancement, Et c'est ça le, vrai, le plus grand complot que l'humanité a connu. C'est le complot d'il y a une soixantaine d'années. C'est quand les États-Unis, l'Angleterre, la France ont été l'origine de la création de l'État d'Israël et quand ils l'ont protégé. C'est ça le vrai complot. Mais maintenant, prendre des faits, vous pensez que, puisque pour les pays musulmans, ton âme à toi ne vaut rien Si tu, veux, si tu veux savoir ce que tu veux pour ton pays, va à ton consulat. Va au consulat de ton pays. Et tu vas en France. Et tu vas comprendre ce que tu, ce que tu es, toi, pour ton pays. Qu'est-ce que ton pays d'origine fait pour toi Tu es français. La terre appartient à Allah. Mais penses-tu que l'âme de quatre juifs hein, ne vaut rien pour les, les dirigeants, pour les, les médias ou pour ceux qui dirigent la France Tu, tu es fou ou quoi Tu penses qu'ils vont les tuer pour, pour que Sarkozy monte Ça, on le dit. Non, on sait toujours, depuis X années, que quelques semaines avant la présidentielle, il y a quelque chose qui va se produire. Et même si elle ne se produit pas, on va prendre n'importe laquelle et on va la, la faire grossir, grossir, grossir, grossir, grossir. toujours Ça a toujours été comme ça. Et c'est toujours la droite qui gagne avec ça. La droite pure, Et la droite. Le Sarkozy, au-delà de Sarkozy, il va passer cinq ans. Ce n'est pas mon problème, ça. Ce n'est pas ça le vrai problème. Parce que là, c'est une vision courte et miste. Ce qui nous dérange, nous, ce qui nous pose un vrai problème, c'est quand les idées noires sont racines dans les cœurs des Français sur des années et des années. C'est le plus grave. C'est quand tu vois aujourd'hui la, la droite pure et dure s'afficher, avant ils ne s'affichaient pas, la droite pure et dure il y a une dizaine d'années, ne s'affichait pas, elles avaient honte, les électeurs de la droite pure et dure avaient honte, aujourd'hui ils s'affichent, ils sont heureux, c'est ça le plus dangereux, et c'est nous qui les ont aidés, avec ce qu'on fait, un petit crime n'aim, ou un, un gros crime n'aim, un petit deal n'aim, un gros deal n'aim, un petit braquage n'aim, un gros braquage n'aim, quel que soit le fait, Sache que le vrai complot, c'est ce qu'on va faire après avec le fait. C'est ça le malheur. Donc, dire que le fait lui-même est un ça, c'est voir le monde à l'envers. Nier, la, nier la, la réalité, voir le monde à l'envers. Nier ce que vos propres familles disent entre eux autour du cosmos de vous pour dire les juifs cadres, les maudices, les juifs, ils l'ont mérité. Et les traîtres, ils l'ont mérité. Ça, c'est là, c'est ça. C'est ça qu'on doit combattre. Je disais depuis quelques années, comment se fait-il contre eux, musulmans? Pas la majorité, alhamdulillah, mais contre les musulmans, dans leur propre famille, quand on dit juif, on dit hachak. Est-ce que ça, c'est islamique Méditez, méditez. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa s'est comporté pour inviter les juifs à l'islam Comment on a fait pour les inviter à l'islam Comment Abdullah ibn Sallam a fait pour se reconvertir à l'islam Qu'est-ce qu'il a écouté de la part du prophète sallallahu alayhi wasallam pour devenir musulman? Un grand dirigeant des. des Des, des juifs de, de Yathrib. Comment il a été influencé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En ce qui a fait qu'il a été à Shadu alayhi wa sallam. Ou à Shadu wa sallam. Muhammad al-Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais dire complot, la France, les États-Unis on fait. Ça, on le sait. Alors nous, maintenant de travailler autrement. Parce que la réaction, toute seule, dire complot, tout seul, ça nous fait avancer. On ne voit rien et on vous connaît, malheureusement. On vous connaît. Des, des textos, j'ai jamais vu. Des gens comme la communauté musulmane, jamais. Elle est, elle est incomparable avec personne, avec aucune ombre. Les les, les détourmodels, dans le mal. Facebook, tout le temps, et après, et après. Mon ami, là, il y a des choses extrêmement lourdes qui se préparent. Un quête la France, la solution, là, 50 millions de personnes ne vont pas quitter leur pays d'origine, c'est fini ils sont là enracinés ici et leurs petits enfants sont ici et oui, qu'est-ce qu'ils font ils vont devoir développer hein, ce qui a fait, alhamdoulillah la puissance de l'islam tout au long de l'histoire musulmane, pendant les 1400 ans tu as un contexte vis ton contexte tu as une situation comment le français moyen va réfléchir comment il va réagir, qu'est-ce que moi je dois dire qu'est-ce que moi je dois lui montrer à ce français moyen pour, pour qu'il sache que L'islam est grandiose, énorme et beau. Dire complot, c'est trop facile, c'est le réconfort. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.